Et bonjour tout le monde, bienvenue dans La Pochette, 16ème édition. Aujourd'hui on va parler d'un groupe assez récent qui a sorti un seul album, un groupe de Cibour au Pays Basque. Euh, voilà, on retrouve les premières traces de ce groupe. En 2019, j'ai nommé Maïdou, un groupe assez spécial, assez inhabituel qui va vous sortir un petit peu de, de vos schémas euh, euh, pop, rock, euh, métal, euh, rap, ce que vous voulez, euh, habituel. Euh, Aujourd'hui on va écouter quelque chose d'un peu plus euh, étrange, euh, un, un espèce de mélange entre de la folk, de la new wave, quelque chose d'assez. Mystique, euh, avec Maïdo qui a donc sorti son premier album en 2022, son premier et unique album pour l'instant en 2022. On retrouve des traces du groupe dès euh, 2019 sur internet, voilà, sur la chaîne YouTube, il y a une première vidéo d'une première chanson qui n'est pas sur l'album, il me semble. Euh, voilà, c'est un groupe avec euh, pas mal de membres, entre 6 et 8 selon, euh, selon le temps, j'ai l'impression, c'est assez flou. Euh, moi j'ai l'impression qu'ils étaient 6, euh, sur l'album. Ils sont visiblement 8 sur des photos ils sont 7 je ne sais pas trop je vais quand même vous sauter euh, vous vous noter pardon vous citer euh, les huit membres qui ont participé au alors de l'album à savoir Chominders Charlie Oloku Benjamin Colin Nagore et Chabé Ramuspe Chomine Clément Laval et Annie Arnaud Casamayou voilà un, un mélange assez assez éclectique de beaucoup de choses différentes je vais vous citer quelques euh, quelques quelques instruments que j'ai utilisés sont plus, tout ou moins, un peu, multi-instrumentiste. Euh, donc, on aura du Sente, de la Chalaparta. Chalaparta, c'est Vous savez ces espèces de euh, comment dire de de, de, de tranches à dire de de, de planches de bois euh, qui sont qui sont étalées par par deux ou par jusqu'à quatre par cinq parfois aussi euh, de différentes euh, tailles pour donner des sons différents on va taper dessus avec d'autres euh, d'autres bouts de bois et ça va donner cette chose très bon, très évidemment euh, mais qui à la base était est en fait un moyen de communication au pays basque pour pour, pour discuter euh, d'une montagne à l'autre c'est devenu un instrument avec le temps. Donc voilà, on aura de la chalaparta, on aura de la guitare, de la batterie, de la percussion, de la basse pour les classiques, de l'harmonium, euh, de la voix aussi, quand même pas mal de voix, une flûte traversière, c'est à noter. Euh, voilà, donc un groupe euh, assez inhabituel, euh, même dans le paysage euh, du Pays Basque, voilà, c'est vraiment euh, une espèce d'entrée de, de, dans un monde mystique, d'ailleurs, ils lui disent un Ils le disent eux-mêmes dans, euh, dans leur présentation. Euh, je vous invite à aller voir, de euh, bon, toute façon c'est repris un peu partout, d'aller voir sur, sur Internet euh, leur présentation. est euh, étant le, le nom d'une déesse basque. Et voilà, ils, ils sont un peu partis sur une espèce de, je veux dire, délire. Vous, vous voyez, euh, une espèce de délire de conte au, autour de, de Maïdou. Euh, voilà, quoi dire de plus C'est un groupe vraiment à voir, à voir vraiment en concert. Euh, L'album est très sympa, mais il y a vraiment tout le potentiel. Euh, tout le potentiel du groupe est vraiment en concert. Il y a énormément de, de choses différentes, donc je vous conseille d'aller écouter cet album-là euh, avec de, de, de bonnes écoutes, voire un casque de haute qualité si vous le pouvez, euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Je, je vous l'ai dit, et ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de nappes, il y a beaucoup de synthé euh, il y a beaucoup de, de choses très très différentes euh, en, en termes de, de, de sonorité. Euh, et voilà, on va écouter Maidou, euh Donc le premier album qui s'appelle Maïdo aussi. Euh, il me semble qu'ils sont en train de travailler sur d'autres. Euh, d'autres chansons pour un pour un potentiel j'imagine un potentiel futur album euh, voilà maïdo m a i r u vous allez voir il y a des trémas sur le a et le u si si vous le cherchez si vous voulez le chercher un peu plus euh, un peu plus précisément on va écouter ça euh, en chanson sur l'album voilà euh, je vous rappelle aussi quand même que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres émissions sur radionculture.wordpress.com radioculture@gmail.com ça c'est pour nous écrire pour nous conseiller par exemple des artistes ou des albums l'idée c'est quand même d'essayer de, de faire découvrir des choses donc des choses pas trop connues euh, c'est pour mettre le dernier colplay je suis pas sûr que ça en vaille bien la, bien, la, bien la peine euh, j'arrive plus à parler euh, et une dernière petite chose ça y est on est sur Spotify je peux vous l'annoncer euh, donc toutes les émissions sont maintenant euh, disponibles sur Spotify euh, voilà vous, vous cherchez il euh, y a une playlist par, euh, par émission vous cherchez le nom de l'émission euh, euh, sur Spotify et vous allez trouver En attendant nous on s'écoute euh, cet album sorti en 2022 de Maïdou un peu synthé un peu folk très mystique euh, vous allez voir c'est parti